Au milieu des nuits blanches, j'entends dans le silence tes mots d'amour qui me parlent de ton retour. Au fond de moi, je me demande pourquoi je devrais vivre sans toi. Maintenant, je suis perdue, tout me semble...